Vous écoutez C'est fou en diffusion Vous aimez ça? Visitez cfou.ca Passons un petit deux minutes avec Zachary Janvier et sa Critique Azac La Critique Azac Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Naruto Ninja Destiny 2 La compagnie qui fait Naruto, c'est Tommy C'est un Naruto, pour ceux que tu n'en pas ça, c'est des gens de qui ont des pouvoirs. Le jeu, c'est vraiment juste du euh, un contre 1, c'est des combats. Mais tu peux faire des quêtes, mais les quêtes, c'est juste que tu t'en chercher des affaires, puis dans route, il y a des combats, mais tu n'as pas de combat contre plein de personnes euh, en 3D. C'est vraiment comme du euh, Mortal Kombat, des choses comme ça. Il y a quand même pas mal de style de combat. Il y a le style un joueur, que tu peux jouer contre l'ordinateur, puis un, aussi un mode survie. Tu peux choisir n'importe quel des personnages qu'il y a. Puis tu peux maintenant faire une série de matchs. Donc je fais 23 euh, matchs de suite sans mourir. Ben là tu peux débloquer d'autres personnages, pas c'est le fun. il euh, y a aussi le mode contre l'ordi, ça c'est juste que tu décides ton adversaire puis toi. Il y a le mode histoire, c'est ça c'est une genre de quête. Mais euh, tu peux pas te battre contre plein de monde en même temps, c'est du un contre un. Il y a le mode multijoueur que tu joues avec d'autres personnes mais aussi avec des joueurs. Mettons, tu es avec ton ami, mais lui, il n'a pas le jeu, tu peux quand même jouer avec lui. Les points forts, c'est que les graphiques sont très, très, très beaux. parce que moi, je trouve ça vraiment vrai. euh, Tu peux quand même faire des bonnes passes. Il y a des boutons faut que tu déco. Euh, mettons, les passes spéciales, faut que tu fasses A quand ta jauge de, de force bleue est as assez euh, forte. Les points un peu moins bons, c'est que les combats, les combinaisons sont un peu dures à faire, mais euh, c'est vraiment le fun. Moi, ma note, c'est 8 sur 10 parce que il euh, est très, très bon, mais il y a des points à améliorer. Bonne partie, à la semaine prochaine. <rire> Ça, c'est vraiment hot, c'est vraiment cool, c'est vraiment chill, man, doux. Vous avez janvier avec sa critique à Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Erreur d'exécution. Fichier trouvable. Vous devez redémarrer CNX.